50 languages fruits et aliments fruits et aliments j'ai une fraise j'ai une fraise j'ai un kiwi et un melon j'ai un kiwi et un melon j'ai une orange et un pamplemousse j'ai une orange et un pamplemousse J'ai une pomme et une mangue. J'ai une pomme et une mangue. J'ai une banane et un ananas. J'ai une banane et un ananas. Je fais une salade de fruits. Je fais une salade de fruits. Je mange un toast. Je mange un toast. Je mange un toast avec du beurre. Je mange un toast avec du beurre. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Je mange un toast avec du beurre et de la confiture. Je mange un sandwich. Je mange un sandwich. Je mange un sandwich à la margarine. Je mange un sandwich à la margarine. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Je mange un sandwich à la margarine et aux tomates. Nous avons besoin de pain et de riz. Nous avons besoin de pain et de riz. Nous avons besoin de poisson et de steak. Nous avons besoin de poisson et de steak. Nous avons besoin de pizza et de spaghetti. Nous avons besoin de pizza et de spaghettis. Avons-nous besoin d'autre chose Avons-nous besoin d'autre chose Nous avons besoin de carottes et de tomates. Pour la soupe. Nous avons besoin de carottes et de tomates pour la soupe. Où est le supermarché Où est le supermarché